en ook alaabid'atim dalala, en ook alaabid'atim dalala, en ook alaabid'atim dalala, Donc, aujourd'hui, on commence un nouveau darst, c'est donc le cours numéro 1. Et aujourd'hui, on fait l'explication d'un livre qui s'appelle Al-Fatawa Al-Muhimma Fi Tabseer al umma cest c'est-à-dire les, les fatawas importantes pour clarifier La vision des, de la Ummah. Et c'est des fatwas ouais, qui ont été re, re, regroupés. C'est des fatwas de plusieurs parmi les grands ulamas de notre Ummah actuelle. Certains d'entre eux sont déjà décédés, et d'autres sont encore en vie actuellement. Parmi les ulamas qui sont décédés, il y a le chef l'imam ibn Baz, Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, al-Sheikh al-Muhaddif al-Allama, Mohammed Nasruddin al-Albani, Al-Sheikh al-Allama, Mohammed ibn Falih al-Husaymin. Donc ça c'est trois parmi les ulama qui sont décédés. En ensuite il y a également des fatawa, des autres parmi les grands ulamas, parmi eux, Al-Sheikh al-Aziz al-Sheikh, qui est le mufti actuel de l'Arabie Saudite. Al-Sheikh Saleh al-Fawzan, qui est un des membres de uh, l'Ifta et parmi les kibar al-Ulama en al-Sawzit. Également, al-Sheikh Abdul Mouhsin al-Abbad, qui est professeur à l'Université Islamique et qui également uh, un des chouïours qui enseigne dans nabawi sheikh Rabia al-Madkhali, qui était anciennement un professeur aux études supérieures à l'université islamique qui est maintenant à la retraite mais qui continue toujours dans l'ilm ou ta'wah qui écrit des livres et qui enseigne, hein et al-Sheikh Saleh al-Sheikh et Saleh al-Sheikh c'est le ministre des affaires religieuses en Arabie Saoudite. Donc ça c'est euh, un grand… Euh, un, un, des fatahs réunis de la part de ces grands ulémas sur des sujets disons très important actuellement, et c'est-à-dire qu'on va appeler ce cours-là la réfutation des Néo-Khawarij, c'est-à-dire c'est la position des ulama vis-à-vis -vis des khawarij, des gens qui appellent au takfis, des dirigeants, déclarer les dirigeants khufab, ou bien des gens qui insultent les ulama, hein, et des positions des ulama, de euh, de, de la darussalaﬁya vis-à-vis des actes terroristes qui sont posés dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans comme les actes des, des, des attentats suicides et les coups d'État également les manifestations les attentats terroristes euh, les actes de Toutes sortes de différentes, choses qui rentrent dans cette catégorie-là. Et ensuite, à la fin, on va parler également des positions des ulama vis-à-vis -vis de certaines, de certains groupes contemporains qui, euh, ont des idées qui incitent à la bid'ar, aux ah, innovations, comme le groupe de Tablir et la, la secte des Irkwanen muslimines et ainsi de suite. Donc, on va parler de beaucoup de choses dans ce livre, Inch'Allah, et c'est dans le but de réfuter les idées de ces gens de relots d'extrémisme et les gens de takfir ou al khoruj, qui prétendent faire des actes euh, au nom du djihad et au nom de l'islam, alors que ces actes sont en opposition totale avec le Coran et avec la Sunna, et également les, ces actes-là ont été dénoncés de la part de tous les éleves salafiïs dans le monde, et même si certains d'entre eux prétendent parmi ces groupes de terroristes ou ces groupes de beda ah qui suivent la voie des khawarij, même s'il y en a parmi eux qui disent ou qui prétendent être des salafis, on va démontrer clairement qu'ils n'ont rien à voir avec la da'wah salafia, parce que cette da'wah elle est basée sur le en qui possède le il? C'est les ulama. Et le prophète sallallahu wa sallam, il a dit, al, al ulama anbiya. Donc, les ulama, ce sont les héritiers des, des prophètes. D'accord? Donc, si on n'a pas pris cette da'wah de la part des imams, de cette da'wah, de la part des ulama, alors on ne peut pas prétendre appartenir à, à cette da'wah. En Allah s.w.t, il dit, Fas'alou ahl in zikri Minkuntum la ta'alamun, Demandez à ceux qui ont la connaissance, si vous ne connaissez pas. Donc, on va lire les explications d'un chef qui a écrit une introduction. Après avoir lu khutbatul haja, il commence et il dit, Amma bad, Falaqad takaffalallahu jalla fi'ulah, Behefzuddin, Faqala faqala, عز وجل نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ومن حفظ الله تعالى لهذا الدين أن قيض له رجالا في كل زمان يناسحون عنه ويذبون يذبون عن حياضه بالحجة والبيان وهم كالدروع في وجوه أهل الأهواء والبدع وأهل الصيد في الماء العكر وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله على رأس كل سنة من يجدد لهذه الأمة دينها على رأس كل مئة سنة جبارس أي مئة سنة dus, we gaan beginnen aan het explicar. Het dat Allah subhanahu wa taala heeft in het Zikr heeft dat deze religie wordt Want Allah subhanahu wa taala heeft dit in vers verset 9, in Surah surat al-Hijr. Certes, nous avons fait des sandes en Et certes, nous allons le préserver. We gaan Dès que c'est « Al-Qur'an ou al-Dinian din la religion. Donc Allah c'est lui qui s'occupe de le préserver cette révélation et cette religion. Et le chef, il dit que parmi les choses qui ont rapport avec le fait qu'Allah s.w.t a préservé cette religion, c'est qu'il a établi et qu'il a fait en sorte qu'il y ait des hommes à toutes les époques qui vont défendre cette religion avec la preuve et avec l'explication claire et ils sont comparables à des boucliers dans le visage des gens de bid'ah et des gens de passion hein, qui voudraient essayer d'attaquer l'islam et donc eux sont comme le bouclier qui défend cette religion. Waqad Saha et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté de lui authentiquement hein, par l'imam Abu Dawood que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à chaque cent il allait faire venir un, une personne qui allait euh, réformer et ramener les enseignements de sa religion, hein, les renouveler, c'est-à-dire dans le sens que, pas dans le sens des gens de débat comme eux ils l'ont compris, c'est-à-dire essayer de changer la religion et réinterpréter la religion, cest veut dire que quelqu'un qui vient et qui ramène les explications que les gens ont oubliées qui ramènent les pratiques de la Sunna que les gens ont délaissées, qui font revivre la Sunna et qui viennent euh, disons, réformer la pratique des gens, corriger les erreurs et rejeter les innovations et purifier tout ce, euh, toute la religion de ce qui a pu être ajouté et ramené dans cette religion-là qui n'en fait pas partie. Hein. Donc C'est ça euh, l'exemple de qu ce qu'on appelle At-Tejid, le fait de renouveler et de réformer cette religion-là, d'accord Non pas comme ceux qui prétendent qu'on renouvelle la religion dans le sens qu'on l'interprète d'une autre façon, comme par exemple ceux qui veulent interpréter l'Islam à la lumière des principes de la société occidentale, hein, et les réformistes soi-disant réformistes eux ils réforment quoi ils ne réforment pas l'islam ils détruisent l'islam ils essaient de corrompre l'islam donc ça c'est plus des corrupteurs et ce n'est pas des réformateurs Alhamdulillah c'est inshallah. incha'Allah hey, le récord dit et il dit que l'Allah dit par la khalifate de l'esprit de l'esprit sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu alayhi wa sallam sa k'ana kal jabal لا يتزحزه أما قرر في, في منازلة المرتدين ووقف الإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن فنصر الله به دينه وأعلى به أهل السنة وأذن به أهل البدعة والضلالة دعوك لشيخ الزك الله سبحانه وتعالى أعرفه et à ramener les enseignements de cette religion-là, et protéger cette religion par le Khalifa, le successeur du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq, euh, qui s'est tenu comme une montagne et qui ne s'est pas laissé secouer par les apostats qui avaient refusé de payer la zakat. Après la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et également par ceux qui avaient suivi Musaylim al-Kazab, le faux prophète. D'accord? Donc il s'est tenu et il a pris une position de fermeté vis-à-vis -vis de ces événements-là qui se sont produits après euh, la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc euh, il, a, il, a, il s'est tenu comme quelqu'un qui a pris la position et il a été l'homme de la situation à ce moment-là. Et ensuite, il en ensuite dan houden ze het Imam, van de imam, de sunnah, euh, Ahmad ibn Hamdan, die zich heeft die zich tenu, die a tenu fermement die sa position, lors die la fitna de die parole de Khalq -Qur die quran heeft gehouden, die qui heeft gehouden, die zich heeft gehouden, die zich heeft gehouden, die zich heeft gehouden, die zich heeft die zich heeft die zich heeft die à sa religion par cet imam. Et il a fait élever la position de Al-Sunna et, et il a humilié les gens de bid'a par lui. Et les gens de l'égarement également ont été humiliés par cet imam du fait qu'il s'est tenu fermement sur la Sunnah à ce moment-là. <coughs> Ensuite, le shaykh, il dit, Tumma ja, لتصفية الدين مما ألقى به من أفكار ومذاهد هدامة فوقف سدا منيعا بردوده تارة على الزنادق وتارة على أهل المنطق والكلام وتارة على أهل البدع والأهواء المخالفين للكتاب والسنة وقل شيخ الذكر على سويت إذن يوليمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ستنلكم Une, une personne qui a lutté contre les ennemis de l'islam, hein. Il a fait un djihad contre les ennemis de l'islam. Les ennemis intérieurs, hein, parmi les mounafiqines et les jeunes et un djihad également extérieur avec les tatars et les autres qui attaquaient l'islam de l'extérieur et les chrétiens et les juifs, etc. Donc, masha'Allah, il a tenu une position de fermeté lui aussi et il a purifié cette religion de toutes les pensées et de toutes les idées et de toutes les sectes corrompues qui, qui, qui venaient pour essayer de détruire l'islam. Donc il s'est tenu comme une barrière solide, comme un mur, hein, avec ses réfutations, hein, ses nombreuses réfutations contre tous ces gens de Bédaa, et parfois même contre les Zanadiqa, les hérétiques, et parfois contre les gens de soi-disant de de la rationalité et du de ceux qui utilisent la raison pour parler de Dieu et non la révélation et parfois il a réfuté directement les gens de d'Ed'a et de ahwa qui ont contredit le Coran et la Sunnah donc le Cheikh dit ensuite al wa ahwal al-Nas hatta imam al Cheikh en is het zo dat de mensen die de rechten hebben, en de rechten van de mensen de rechten hebben, en de rechten van de mensen die de rechten hebben, de is het de van de Chéru l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahab, Rahimahullah, pour purifier encore une fois cette aqidah de toutes les formes de shirk et de l'adoration des tombes. Lorsque c'est apparu, lorsque ces, ces égarements-là sont apparus, il est, il, il est, venu et il a purifié la religion de toutes ces égarements-là et de toutes ces formes de, de, de déviations, déviation. Et il a donc renouvelé encore une fois et réformé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et إلا الله سبحانه وتعالى وفي عصرنا وفي عصرنا انبرى للمخالفين على اختلاف على اختلاف مشاردهم وتفرق أمصارهم علماء جنابذة أفزاد منهم من قضى محبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله فالباطل مبحور مضحود باذن الله وليعلم أهل اهل والبدع والافكار المنحرفه الهدامه انهم خاسرون مغلوبون منهزمون مهما بدا لهم الطريق امامهم فالله حافظ دينه ويم ويمهل ولا يهمل ويمهل ولا يهمل اين بارك الله فيك Donc, euh, le chef il dit que, euh, à notre époque, il y a beaucoup de différents ulamas qui sont apparus dans différents pays, les grands ulamas certains d'entre eux sont morts et certains sont toujours en train de vivre, en, en vie, et euh, donc le chef il dit que par ah, ces ulama-là, Allah subhanahu wa ta'ala a également réfuté le mensonge gamins il dit que le mensonge, il est écrasé et il est détruit, hein? et il dit par la permission d'Allah, et ensuite il dit également que les gens de déda et de Passion, et les gens qui ont les pensées déviées et des pensées euh, contraires à l'Islam, ils doivent savoir qu'ils sont les perdants, et qu'ils seront vaincus et écrasés, peu importe comment ils peuvent penser qu'ils ont une voix devant eux. Et qu'ils s'en vont quelque part, eh donc ils doivent savoir que Allah, il préserve sa religion et qu'il ne les laisse pas y aller. Il n'est pas indifférent de ce qu'ils font. Il ne les laisse pas comme ça sans les surveiller. Mais en réalité, il leur donne un délai, Il leur donne, un, il leur donne du lousse, comme on dit, jusqu'à ce qu'il les attrape quand, quand ce sera, euh, un moment où ils ne s'en attendent pas. وليس inzuruh faki من, من, من معين لهم بعد الله سبحانه وتعالى ولا min ولا min mu'ayyin العلماء min في العلم Il dit que les musulmans de cette umma, les musulmans ordinaires de cette umma, qui ne sont pas parmi les ulama ni de toulab-ilm, ils n'ont personne pour leur venir en aide et personne pour les sauver après Allah subhanahu wa ta'ala, excepté les ulama qui sont fermement ancrés dans la science et qui essaient d'éclairer euh, la umma. وورثة الانبياء الذين يقومون بالحق وبه يعدلون الذين يعرفون الفتنه إذا أقبلت, اذا اقبلت وقبل وقوعها كما يقول الحسن البصري رحمه الله ان هذه الفتنه اذا اقبلت, إذا أقبلت عرفها كل عالم وعرفها كل عالم واذا اكبرت عرفها كل جاهل Donc, le euh, chef, il dit que ces ulama là ils sont les héritiers des prophètes, comme je disais tout à l'heure. Et ils disent la vérité et ils jugent selon cette vérité-là en toute justice. Et ce sont ceux qui connaissent la fitna alors qu'elle approche, avant même qu'elle soit arrivée. Ils la reconnaissent, cette fitna. Comme l'imam salafi, euh, parmi les de cette oumma al-Hassan al basri Rachimahullah, een des tabaïen, een des grands parmi les tabaïen, il disait quoi? Il disait, la fitna, les gens, les ulama la connaissent lorsqu'elle accroche, avant qu'elle arrive. Mais, mais, euh, lorsqu'elle est partie, tout le monde la connaît, même, les, tous les ignorants la connaissent. cest les ulamas, ils connaissent la fitna avant même qu'elle arrive. And en het is de juchalen la je alleen weet en als ze wordt afgerond, Dus dat is de realiteit. En dan zei het is een aan de het de van de gemeenten, en je het de gemeenten, en de de al-Mukhalifina <reur -en> fi <reur> fatawihim, <-en> fataouihim ma'alayhi kibaru al ini fi zamanihim. Cheikh izid, l'obligation pour les musulmans, c'est qu'ils aient confiance en leur ulama, et qu'ils se tiennent sur leurs fatawa, sur les verdicts religieux qu'ils émettent, et qu'ils ne se laissent pas euh, détourner par les gens qui amènent la fitna, et qui parlent beaucoup, yanni, parmi les Gens qui veulent faire la fitna et qui euh, essaient de d'allumer le feu de cette fitna parmi ceux qui diffèrent et divergent avec les grands ulamas dans leur époque. C'est-à-dire ceux qui divergent des, euh, avec leurs paroles des fatwas des ulamas parmi les grands ulamas de leur époque. Le Sheikh le dit Falou ibra bi kafrat il kalam ou la bi fafahat il Laal is nauwelijks een punt. Het is niet om te praten. de is niet om veel te spreken. Het is niet om veel te praten. Het is niet om veel te spreken. Het is niet de veel te de Het is de om veel de Hein, comme le Prophète a dit, il y a des explications et des paroles qui sont comme de la magie. Lorsque quelqu'un l'entend, il, il, il, il est, comme disons, ensorcelé, pas ensorcelé, mais enchanté par des belles paroles, hein, il se trouve enchanté par des belles paroles, donc il faut faire attention aux belles paroles et aux beaux discours. Et le chef estime que la base et la balance qu'on doit prendre, c'est la force de l'argument et de la preuve, et la clarification avec les preuves du Coran et de la Sunnah, hein, la preuve qui vient du livre d'Allah et de la Sunnah de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, en même temps, en passant, je rajoute une note euh, à ce sujet-là, comme on avait écouté un, un, un speech du frère Abu um, Aina Abu Khadija il avait expliqué quelque chose à propos des, euh, comment ça s'appelle, euh, under, Undercover Mosques, undercover mosques des, il y a eu le euh, truc qui s'est passé en Angleterre, euh, des, il y a des gens qui sont entrés dans des mosquées en Angleterre avec des caméras cachées, et ils ont filmé, enregistré certains imams dans des mosquées, d'accord, mais c'est des, en, en, en grande partie c'est des gens de Daïen, des Daya, Et, et la, la majorité, je dirais, c'est des gens de peut-être tous c'était des gens de Bidara. et des groupes et des associations qui travaillent avec les gens de Bidara. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le frère il expliquait à Abu Khadija, un des frères de, de Salafi Publication à, à Birmingham, il disait que ces gens-là, quand ils parlent, c'est comme s'ils si veulent divertir la foule. Ils vont parler d'une façon pour... Que les gens soient divertis, ils se divertissent, ils, ils commencent à faire des blagues, ou bien ils commencent à dire des paroles émotives, et des grands discours émotifs qui parlent de sujets pour pomper la l'audience, la, plutôt en français l'auditoire pour gonfler pour, pour, pour pour, l'auditoire, l'auditoire pour que les gens soient disons dans l'atmosphère de, de divertissement, qu'ils s'amusent en écoutant euh, l'explication qu'ils donnent. Que, euh, Abou Khadija, pardon, il disait que ça c'est pas la façon qu'on doit utiliser parce que nous notre manhaj est basé sur l'éducation et euh, la, la, la purification, la purification du il, la purification de, de, de nous-mêmes et interdit à l'éducation avec la science. Hein. Donc ça donne ça donne des fois une leçon de penser à ça parce que il euh, y a des frères, je me souviens, il y a un moment Avant même que je commence ces cours-là, euh, j'avais fait des cassettes avant, j'avais fait des cours, puis les frères avaient dit, certains frères avaient dit, oh mais quand tu parles, tu parles trop lentement, on a envie de dormir, hein, des trucs comme ça, parce que tu parles pas vite, ok? Et puis, subhanallah, j'écoutais des ulama et des chourours qui expliquaient l'islam, euh, et puis, mashallah ils parlaient très lentement, plus lentement que moi. Aïna, comme Sheikh euh, euh, euh, Ahmed euh, al najmi Sheikh, Sheikh euh, al najmi quand il quote parler, Sheikh Muqbil Talaqan, il parlait parfaitement. Et beaucoup de cheikhs, hein, yani. même, même que le prophète sallam, les Sahaba, dit que quand il parlait, on était capable de compter les mots qu'il disait. Et quand il parlait, Il répétait parfois trois fois la même chose, hein. Donc, c'est-à-dire, le but, c'est pas de parler vite. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il faut parler vite. Parce que quand on parle vite, c'est sûr que c'est plus, euh, disons, divertissant. Parce que les gens, ils sentent que quelque chose qui est vivant, que ça bouge. Et donc, les gens veulent entendre quelque chose qui les fait réveiller, ou je sais pas quoi. Et c'est pas, ils voient pas le, le but, Le but de, de, du Darf que c'est plutôt de faire, euh, de, de transmettre une connaissance et d'en profiter, et que c'est une ibadah le fait qu'on s'assoit pour entendre des choses sur le hymne, et que les anges là nous, nous recouvrent inshallah euh et que, les, que la Raha'ma d'Allah s'porte à la hein et à Saqir et tout ça. Donc, euh, de se rappeler de ça et le, le, la fatigue qu'on a dans nos jambes. Ce soir, pour étudier et pour apprendre notre religion, et tout ça, et même la patience on, dont on fait preuve lorsqu'on entend quelqu'un qui parle pas vite, ou bien qui a, qui a pas euh, un, un, un débit de parole euh, divertissant ou euh, intéressant, bon ça fait partie tout ça des efforts que quelqu'un fait dans la quête du savoir, puis Inch'Allah, euh, ça fait en sorte que la récompense sera plus grande, Inch'Allah. Ça, ça c'est c'est qui qui a commencé à parler vite comme ça, c'est les Hizdiyim, les Harakiyim parfois, c'est juste le, le but, c'est pour eux c'est juste parce qu'ils veulent que les gens sentent que, ouais, garder l'attention puis que ça bouge. Mais quand quelqu'un il sait réellement pourquoi il est assis devant le Cheikh, peu importe que le Cheikh il soit là ou endormi ou autre, il reste assis puis ils en veulent et ils sont patients, tu vois. Donc c'est pour ça, là, et ce point-là c'était important à mentionner. Il y a même un frère, Allah il m'a dit, quand j'écoute tes cours, j'accélère la, la vitesse pour pour, pour pas m'endormir, pour... Ouais, il y a un frère qui m'a dit ça, subhanallah, il m'a dit, quand j'écoute tes cours, je le mets en accéléré, comme ça euh, c'est plus intéressant à écouter. Donc euh, les, les musulmans, comme on a dit, faut, euh, ils doivent se baser au, sur les paroles et les fatawas des grands ulama. اذي فالسهد الابره بكثره الكلام فامدسه الشيخ بذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله وقد فتن كثير من المتاخرين وظنوا ان من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو اعلم ممن ليس كذلك فيجب ان يعتقد أنه ليس انه ليس كل من كثر dat is lil kaul van ibn Rajab al qui dit que beaucoup de gens ont été, eh, yani ont eu la fitna parmi les gens qui sont venus plus tard, dans une période plus tardive, après les salafs, et ils ont eu l'impression, ils ont cru que celui qui parlait beaucoup et qui disputait beaucoup, et qui argumentait beaucoup dans les questions de la religion, qu'il était, qu était plus connaissant et plus savant que celui qui ne faisait pas de débats et de discussions dans la religion. Et le chef il dit, il est, il est obligatoire de croire que, que ça n'a rien à voir en fait, la, la quantité de paroles que tu dis, la, la quantité de connaissances que tu possèdes. Ça n'a rien à voir, n'a pas rien à voir avec l'autre. C'est obligatoire de, de croire que la quantité des paroles que tu dis, ça veut pas dire que tu es plus savant que celui qui ne parle pas beaucoup, d'accord Donc c'est ça, ça le, le sens de la parole. L'imam Ibn Rajab, et ça c'est dans son livre qu'il a écrit "Fadlul Ilm Salaf Alah al Il a un livre qui s'appelle comme ça. C'est un très très bon livre. Après, le chéri euh, parce que, en fait, le, le, le point dans ce livre-là, c'était, parce qu'il y en a qui ont dit, bon, il y a des, il y a des parmi les salafs, ils écrivaient, euh, ils écrivaient pas beaucoup, ils parlaient pas beaucoup, hein. tandis que, non, parmi les ulama qui sont venus plus tard, on voit qu'ils ont écrit des volumes, des gros volumes, des grandes, euh, beaucoup de livres, beaucoup d'explications, il y a des ulama qui ont des, des centaines et des centaines de cassettes l'islam, d'accord Donc ils, ont, ils parlent beaucoup, ils en parlaient beaucoup, mais quand on retourne au ilm des Salaf, leurs paroles étaient très peu, mais beaucoup de bien dedans, beaucoup de barakah. tandis qu'aujourd'hui, après les Salaf, il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de paroles, mais moins de barakah. d'accord Donc c'est ça que euh, le shikha expliquait dans ce livre-là, et puis après il dit, wa ibn Mas'oud." De heer de dat mensen an de kerk van de kerk van de de kerk van de kerk van de de de parmi leurs, leurs ulamas, les gens qui sont fiables. Et s'ils les prennent de leurs petits et de leurs mauvais, ils seront perdus, ils vont périr. Et il mentionne ensuite les paroles d'Ibn Qutayba. Il dit « Ibn Qutayba, abd-di-nouri » dans ce sens, il dit « La yazal nas bi khayr. Ma kana ulama hum al-mashaykh » ولم يكن علماؤهم الاحداث لان الشيخ زالت عنه متعه الشباب وحدته وعجلته وسفهه وسفهه واستصحب التجربه والخبره فلا يدخل عليه في علمه الشبهه ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستذله الشيطان استذلال الحدث ومع السن الجلالة والوقار والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتاه هلك وأهلك لشيخ الزي كالإمام ابن قتيبة لإمام بعمل السلف. Contemporain de l'Imam Ahmad, il disait que cette affaire de Ibn Masoud, ça signifie quoi Ça signifie que les gens continueront toujours à être dans le bien tant qu'ils prennent leur connaissance de leur ulama les plus âgés, les plus vieux, hein, et euh, que leur ulama ne soit pas parmi les jeunes, parce que le, le chef, lorsqu'il est âgé, Il n'a plus cette jouissance de, de la jeunesse et euh, cette le fait d'être euh, toujours pressé et hâtif et d'être, disons, inconscient parfois, hein. Et, et donc euh, le fait les jeunes, ils ont ça aussi, ces, ces caractéristiques-là, d'accord Et il a l'expérience, le, la personne qui est plus vieux, il a l'expérience, il a la connaissance, il a l'expérience de différentes choses et donc la Shubha, elle ne peut pas entrer facilement dans sa connaissance et les passions également, ils ne peuvent pas avoir facilement le dessus sur lui, et donc également les intérêts, il a, il a, il a moins de tendance à pencher vers les, les désirs et les intérêts, et le Shaitan ne peut pas le faire tomber facilement comme le jeune. Euh, Et donc, euh, il a en même temps, à cause de son âge, un respect et euh, une, une, une il est posé, il est respecté et il a une certaine euh, majesté à, à son sujet parce qu'il est âgé. Et donc, les gens le regardent avec plus de respect, tandis que le jeune, eh ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'atteindre et le vieux, lui, il en est épargné de ces choses-là et lorsque le jeune fait des fatwas, et donc c'est facile pour lui de se faire et de tomber dans certaines erreurs que le cheikh dit il ne ferait pas donc si le jeune fait des fatwas, eh bien il se trompe et il périt dans ce sens là donc il faut faire attention à ça et le cheikh il dit فَمِنْهَا عَنْهُمْ الشَّبَابِ وعجلته واستصحبوا الخبرة والتجربة ما تجدونهم في هذا الموضوع الموصوم بالفتاوى المهمة في تفسير الأمة وقد سطروا للأمة النصائح والتوجيهات والفتاوى في أمور المهمة فأسأل الله لأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بعلمهم وأن يجزل لهم الأجر والثواب وأن يجعل علمي خالص عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ألقاه في وأن ألقاه في ميزان حسناتي يوم أن نلقاه. نقل الشيخ الزيد كدرس ليفي يسمى الفتاوى. Al-Muhima, die tabsir, die tabsir al hein, il y a, justement, les paroles de ces grands ulama, ces grands machers, qui sont âgés, et qui n'ont, qui n'ont plus cette, jouissance de la jeunesse, et cet, euh, le fait d'être actif, et qui ont réuni l'expérience et la connaissance. Et donc, euh, le chef, il dit que, Il y a dans ces satawa là des bienfaits et des disons des, des conseils à suivre et des, des orientations pour ceux qui recherchent euh, l'orientation et d'être dans le droit chemin, et il dit je demande à, à euh, je demande à Allah par ses noms et par ses beaux noms et par ses attributs de faire de rendre leurs connaissances bénéfiques. Et de leur donner la grande récompense et de faire mon action uniquement, que, de faire en sorte fait que mon action soit purement et uniquement pour le visage d'Allah et que je retrouve ces actions-là dans la balance de mes bonnes œuvres le jour où nous allons les rencontrer. Après, il dit Ba'la min al-jama al-mubarak, insha'Allah, aan de jaren 30, 40 en 40, en de jaren van de jaren van het jaren van de jaren van de jaren de jaren van de jaren van de van de jaren van de Dans le mois de Rajab, euh, il a présenté cette, euh, ces fatawa en l'an 1423 aux Chouyours, euh, à trois parmi les Chouyours. Le premier, c'est Abdel Aziz al-Sheikh, le Mufti, qui a Ala in het einde van het Abdullah Al Sheikh, hij de leerling van het leerling van het leerling van het van het leerling van het leerling van het Bijna in de kerk van Samaat, die heeft al 48 jaar geleden. En hij hij heeft rencontrer le chef en personne et il y a eu certaines corrections qui ont été faites euh, après par le conseil du chef ensuite il dit Donc il a eu aussi euh, des Il rencontre avec le Cheikh Salih Al Fawzan. Il a eu une bonne discussion avec lui dans son bureau au sujet des, des, des questions qui sont mentionnées dans ce livre là. Voilà. Ensuite fait, il dit Dokter, ik heb nu zo'n oorzaak. En hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Hij lu het niet gedaan. Hij heeft al abbad gedaan. il a het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Et il lui a permis de les publier dans le livre. Après, il est allé voir le cher, les deux chouyours, euh, Abed al et Saleh al-Suhaimi. Il leur a demandé de reviser le livre et d'écrire des, des indications puis des conseils. Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Et après, il dit que le cher, il a écrit une introduction. cher il a écrit une introduction pour ce livre-là. Alors, il demande à Allah de leur donner une récompense pour tout ce qu'ils ont fait, etc. Et là, c'est l'introduction du chef obaid al-Diabri. C'est une courte introduction, euh, d'une page. On va, va pas l'aller, on va juste commencer directement, Inch'Allah. C'était important de faire une introduction pour qu'on sache un peu où ça s'en va. Maintenant, on lit On lit euh, les premières fatwas. On oh, rentre directement dans le sujet. inchallah Le Sheikh il dit euh, fatwa de al Nufti Al-Gham de la Monarque de l'Arabie Saoudite, l'Imam al Al-Alama al Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah. Donc là, on commence avec les fatwas du Sheikh Ibn Baz au sujet de takfir al hukam euh, au sujet de ceux qui déclarent les dirigeants mecraïens. Et donc, ça, c'est pour réfuter les gens de Beda à ce sujet-là, parmi les gens qui ont été influencés par les idées des khawarij et qui déclarent les dirigeants kuffars. La question, en premier, la question, elle dit, la question, les wat question het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is question het? het? is is het? is het? ils font le takfir d'une façon absolue, c'est-à-dire ils font le de tous les dirigeants. Et ils parlent d'une façon pour inciter les, à, euh, inciter les gens à la révolte ou à détester ou à parler contre les chouquins. Et ils se tiennent sur, les, sur les, le même bar lorsqu'ils font des khrotabes ou des mawais. Ils font des exhortations et ils parlent toujours. Le, un tel dirigeant a fait ceci un tel dirigeant a fait cela hein? et il mentionne les, les défauts et les fautes des hukkans, des dirigeants et il dit que nous on ne veut pas défendre qu'est-ce qui se produit mais on veut savoir est-ce que ça c'est la bonne manière d'éduquer les musulmans là le chef il répond au sheikh Ibn Baz il dit jawab ليس hada هو taliq al الطريق الصحيح الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والصلاح وطاعتهم فيما يوافق الشرع أما من أمر بمعصية فلا يطيعهم في المعصية وإنما الطاعة في المعروف ولكن وصيتنا لجميع الطلبة وغيرهم أن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية ZANG EN MUZIEK Le chef dit, cette voie, ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est de faire des doa, d'invoquer, de demander à Allah ta'ala pour les dirigeants, pour qu'Allah leur donne le succès, l'acquidance, le bien. Hein? et de les obéir dans ce qui est en accord avec la charia, mais en ce qui concerne de les obéir dans le péché, dans la désobéissance, et bien dans ce cas-là on ne doit pas les obéir dans la désobéissance, on obéit seulement dans le bien, et, et il dit mais nous on, on donne comme conseil à tous les étudiants et à tous les autres de faire des doigts pour les dirigeants qui sont en charge des affaires des musulmans, pour que Allah leur donne, pour qu'ils aient le succès, et la guidance et la bonne intention et les bonnes actions, et de les aider, hein, pour que Allah les aide à faire le bien et pour qu'Allah les aide euh, et les supporte dans le bien. Et il dit on demande aux jeunes également, et à tout le monde en, en général, de s'éloigner et d'arrêter qu'est-ce qui amène la fitna, les fétans et le, les, les, les, les guerres ou les combats. Et on demande également de de ne pas s'entraider dans La transgression est dans le péché et dans la division de la parole, c'est-à-dire diviser, de diviser notre, nos, notre, na, notre par des opinions qui viennent en contradiction avec ce que les dirigeants euh, demandent de faire, qui est en accord avec la charia. Et le cheri dit. Euh, want, lien, dat is een verhaal van het leven. Want, dat is een de mensen. En, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, met geen veranderingen, geen veranderingen, geen veranderingen, alleen maar de veranderingen, alleen maar de veranderingen, alleen de veranderingen, alleen maar de veranderingen, alleen maar de de veranderingen, alleen de veranderingen, alleen de de de de de faire des invocations à Allah pour qu'on ait le succès, pour qu'ils aient le, qu le succès et de leur donner le bon conseil sans prendre les armes, sans sortir contre eux, sans combat et sans fitna, euh, et pour ne pas qu'ils brisent l'autorité de ces dirigeants-là et pour ne pas qu'ils soient la cause de la division parmi les gens. Parce que qu'est-ce qui unit les gens, là c'est moi qui ajoute cette note, qu'est-ce qui unit les gens C'est le dirigeant, les gens doivent se tenir autour de leur dirigeant, s'ils n'ont plus de dirigeant, les gens, il n'y a plus rien qui va les tenir ensemble, et là ça crée la division et le chaos dans la société. Donc le Cheikh il dit, « amr zij hadihil bilad, bilad al-harameen, ma nasihatukum. Cheikh il dit, premièrement, ils ont posé une question au Cheikh, ils ont demandé, certains frères, qu'Allah les guide, ils ne croient pas que c'est obligatoire de faire la, la baya pour les dirigeants dans ce pays, c'est-à-dire dans l'Arabie Saoudite. C'est quoi votre conseil à ce sujet-là Il, dit, il répond, il dit, euh, en passant une note à ce sujet-là, qu'il a mentionné dans le livre, il dit que la bai'a c'est pas condition pour que ce soit appliqué que chaque musulman dans le pays ait physiquement donné son allégeance aux dirigeants, parce que c'est en réalité les représentants, ahlul shenli wa l'aqd, ceux qui sont dans des positions d'importance de, de, c'est eux qui donnent la Bay'a aux dirigeant, pour le reste des musulmans, donc c'est pas obligatoire que chaque individu musulman donne lui-même son allégeance au dirigeant personnellement, d'accord Parce qu'il y en a qui pensent ça. Euh, y a, comme au temps de Abu Bakr, Allah, lorsque les sahaba ont donné le Bay'a à Abu Bakr, c'est pas tous les musulmans qui ont donné le Bay'a. Quelques-uns d'entre eux seulement, et ça comptait pour tous les autres. Hein euh, non. Il y en a qui voient que ce n'est pas obligatoire de donner le béga, c'est ça. Ben, y a, que pas, et allez, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas peut-être que comme le dirigeant comme étant euh, légitime, hein, légitime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 والخروج على ولات الأمور مما يروا من المنكرات العظيمة لأن هذا من دين الخوارج وهذا دين الخوارج هذا غرض هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعه بالمعروف من رأى منكم من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله Donc, uh, ذا, nous donons, nous conseillons à tous de en dans l'obéissance et dans l'écoute du dirigeant, et de prendre garde, de ne pas diviser ou de ne pas euh, briser l'autorité euh, du, du dirigeant, et de sortir contre lui avec les armes, ou contre lui avec les paroles ou autres, parce qu'il voit des grands péchés dans la société, ou il voit le dirigeant faire des grands péchés, donc de ne pas prendre les armes ou de ne pas se révolter contre lui. Pourquoi Parce que ça, c'est la religion des Khawarij, des gens de parmi les Khawarij. Et il dit, et ça, c'est la religion des Khawarij. Et c'est une grave erreur, et c'est contraire à ce que le Prophète alayhi wa sallam a ordonné lorsqu'il a dit d'écouter et d'obéir dans le bien. Le Prophète alayhi wa sallam a dit celui qui voit de son avenir, celui qui est son dirigeant, quelque chose qui a rapport avec le péché ou la désobéissance d'Allah, qu'il déteste ce qu'il fait de désobéissance pour Allah, mais qu'il n'enlève jamais sa main de l'obéissance. D'accord Donc qu'est-ce que tu vois de ton dirigeant, celui qui te dirige Il fait de l'injustice, il fait des péchés, ça fait, tout ça c'est mauvais, tout ça c'est haram, mais tu ne dois jamais, tu dois jamais enlever ta main de son obéissance dans le lien, tu détestes ce qu'il fait, hein? tu dois détester ce qu'il fait de péché dans ton cœur, parce que ça fait le minimum de la foi, hein? mais tu ne lèves jamais ta main pour essayer d'enlever, ou tu n'enlèves jamais ta main de, de l'autorité de ce dirigeant-là ou de ton allégeance sur ce dirigeant-là, même s'il fait des grands péchés. ça on va y arriver, tout ça on va arriver à ça tout à l'heure, en fait le livre il parle de ça, de toutes ces questions-là, donc on est dans l'introduction seulement, et donc toutes ces questions-là, on va toutes les traiter, quand est-ce que euh, le, le dirigeant ici, les faire qu'est-ce qu'on fait, etc., tout ça, ça va être clarifié, qu'est-ce que les rolemans ont dit là-dessus, d'accord Donc le Cheikh il dit ensuite, comme un autre hadith qu'il a mentionné là-dessus, il dit le Prophète a dit, celui qui vous vient, qui vient à vous, alors que vous êtes tous réunis autour d'un seul homme, c'est-à-dire que vous avez un dirigeant et vous êtes tous unis sur cet homme-là, et il vient et il veut diviser euh, son autorité ou briser l'autorité qu'il a, et vous divisez, hein, divisez, divisez votre groupe, alors il dit, combattez-le ou tuez-le, faqtolo, ik wil jullie allemaal, jullie allemaal, jullie allemaal, quelqu'un qui arrive, il veut vous diviser, hein il veut prendre Prend de autoriteit of de pouvoir en enlever celui of qu'il fait He? de die zei, ...laat je de achteren schakken of afspraken of of het of de of Hein, ceux qui, ceux qui pensent maintenant que, de, hein, comme le cher, dit, il n'est pas permis à quiconque de briser l'autorité, le bâton de l'autorité du dirigeant. Et de sortir de l'obéissance du dirigeant. Ou d'appeler à ça. Ou d'appeler à ça. Et il dit, pourquoi? Parce que ça, c'est qu'est-ce qui amène la fitna. Regardez qu'est-ce qui arrive quand les gens font ça, il y a de la non, ça crée des problèmes du sang des, des gens qui meurent, et de, ça, désastre, ça déstabilise le, le système et le pays, et ça ouvre la porte aux ennemis de l'islam. Et pourquoi les ennemis de l'islam ont réussi à rentrer dans les pays musulmans C'est à cause des de la faiblesse des musulmans qui est arrivée à cause des divisions qu'ils avaient entre eux, et quand ils ont commencé à se battre entre eux, pour différentes raisons. Hein Donc, le chef, il dit, il n'est pas permis, donc, de se diviser pour ça. Et celui qui appelle à ça, hein, celui qui appelle à, à prendre les armes contre les dirigeants ou de sortir contre les dirigeants, celui-là, il a, il est sur la religion des Khawarij. Les Khawarij, c'est qui? C'est des groupes de gens qui sont sortis, hein, et qui appellent à, soit à prendre les armes contre les dirigeants parce qu'ils font des péchés, ou bien, a déclaré les musulmans les kuffars, des coupards parce qu'ils font des péchés, des graves péchés. Et ça, on va expliquer en détail plus tard. Qu'est-ce que c'est -ce les kawarij C'est quoi les, les exemples de Saddam, les hadiths dans le Coran Donc le Sheikh il dit ensuite :« Voici un shara, un yuktal, car il sépare les gens et il écarte les cœurs. Il est donc impératif de en dus, le het verdict van de sharia, euh, verdict de sharia, het verdict de celui qui appelle sharia, het et van de sharia, het verdict van de sharia, het Pourquoi Parce qu'il divise le groupe des musulmans et, et il veut briser l'autorité du dirigeant. Et donc l'obligation, c'est de prendre, de prendre très attention à des gens qui appellent à des choses pareilles. Que ce soit au nom, hein, actuellement il y a beaucoup de gens qui appellent à désobéir aux dirigeants et à sortir contre les dirigeants. Que ce soit au nom de la laïcité, que ce soit au nom de la démocratie, que ce soit au nom euh, des droits de l'homme. Dat het niet zo is dat het om het om het om het om het om het om het om het le le Hein, eh ben, ça, c'est les gens qui font partie des Khawarij. Et donc, le chef, il dit, pourquoi c'est obligatoire de l'exécuter pour les dirigeants, hein, quand on dit de l'exécuter, celui-là, c'est pas moi ou toi ou quelqu'un, on se réunit puis on l'exécute comme ça, non. Ça, c'est le dirigeant lui-même qui doit établir ce jugement-là ou ce verdict-là, après l'avoir jugé, etc. Et donc, selon les règles de l'islam, combattre les Khawarij, c'est seulement le dirigeant qui peut ordonner ça, d'accord On va expliquer ça plus tard aussi. Et donc euh, il dit que l'obligation des dirigeants, ils ont l'obligation de, lorsqu'ils lorsqu savent que quelqu'un appelle à des choses comme ça, eh bien ils doivent faire en sorte de les arrêter par la force, pour pas qu'il y ait de fitna entre les musulmans. Donc si dans un pays musulman, il y a un musulman ou des groupes qui appellent à ces choses-là, eh bien, le devoir du gouvernement ou du, du responsable des musulmans, du dirigeant des musulmans, c'est de faire arrêter ces gens-là, de faire arrêter ces gens-là qui appellent à la désobéissance du dirigeant et qui appellent à la rébellion contre les dirigeants pour qu'ils cessent de faire de l'afflutement dans le pays. Hein et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens d'aujourd'hui, ils, ils, ils n'ont pas appris. Pourquoi on va le voir tout à l'heure, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Sunna. Ils suivent l'Islam juste dans quest ce qui leur fait plaisir, quest ce qui est en accord avec leur passion. Mais quand il y a un Hadith du Prophète qui leur dit, vous ne devez pas faire des choses contre les dirigeants, là c'est en désaccord avec leur passion, donc ils veulent rejeter, ils rejettent ils rejettent la Sunna et ils veulent suivre leur passion. Parce qu'il y en a qui ont été influencés par soit le communisme ou le socialisme, disons la, la, la, la révolte contre l'injustice, la révolution française, la révolte contre euh, la monarchie en Angleterre, en, en, en, aux États-Unis, la, la rébellion contre euh, le roi d'Angleterre, toutes ces rébellions qui se sont passées et contre l'Église et tout ça, et il y en a maintenant qui ont essayé d'adapter ça à l'islam pour pour faire que l'islam soit un message de rébellion et de révolte contre le pouvoir et contre l'autorité. Alors que si tu retournes au texte du Coran et de la Sunna, tu vois qu'au contraire, ça nous appelle à obéir au dériens et à respecter l'autorité dans le bien. Hein? Et les Kouffars, ils utilisent ces groupes parmi les musulmans-là pour créer la Sunna dans les pays musulmans et pour diviser la Ummah et pour nous affaiblir de plus en plus et pour pouvoir garder toujours leur emprise et leur contrôle sur les pays musulmans pour qu'ils soient toujours capables de nous écraser et de profiter de nous comme ils le font actuellement. Après, le chef El -Di est dit, zi le chef est-ce que ça est fait partie de la foi des salaf de critiquer les dirigeants sur le même bar lorsqu'ils font le, le, le, le discours Et est-ce que ça fait partie du manhaj des salafs de donner le conseil aux dirigeants De donner le conseil aux dirigeants, est-ce que ça fait partie du manhaj des salafs Le il répond et il dit manhaj zikri al manabir ويفضي إلى الى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقه المتبعه عند السلف النصيحه فيما بينهم وبين السلطان والكتابه اليه او الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه يوجه إلى الخير او يوجه الى الخير وانكار المنكر je kunt <messant> de vinger van het verhaal. En je kunt het de van het La <salafes> Le chef il dit, ça, il dit que le manier des salafs, ce n'est pas de, de faire la publicité des péchés, de publi de, de, de, c'est-à-dire de dire publiquement les péchés et les fautes du dirigeant. Donc, comme actuellement, vous voyez, les, Quand ils font des euh, campagnes électorales et tout, chaque, chaque candidat veut faire sortir et apparaître, le, en particulier l'opposition, ceux qui sont à l'opposition, veulent toujours faire sortir les défauts et les fautes de celui qui est au pouvoir. Et quand ce sera lui qui sera au pouvoir, les autres vont faire la même chose contre lui. Donc c'est juste le salaire. Dire tout ce qu'il fait de faux et de défauts défaut qu'il a pour essayer de le rabaisser pour que les gens le rejettent et prennent lui à sa place. Alors que lui, quand il va être au pouvoir, il va faire peut-être pire que celui-là. Et puis après, il va justement, l'autre va revenir la prochaine fois, il va encore le saler et il va revenir encore, hein. Tout ce que le, par exemple, tout ce que le, les gens critiquent actuellement au sujet d'un parti au pouvoir actuellement, Dans eh le parti qui, le critique, qui critique, a fait pire que ce parti-là peut-être, la même chose. Ils ont tous de la saleté sur eux et ils veulent juste le pouvoir, c'est tout. Hein ils s'amusent à la chaise musicale. Chacun leur tour, ils vont aller sur, le, sur la chaise du pouvoir pour profiter de, des, des profits et des bienfaits qui viennent de ça. C'est ça la démocratie, c'est un jeu. Ces gens-là, ils s'amusent seulement. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de concret dans ces, ces choses-là, d'accord Non, exactement, il se remplit des poches, et puis après c'est fini. Donc, c'est pas la voie de l'islam. Et donc, comme le chéri dit nous, notre but, c'est pas de montrer les défauts et les péchés du dirigeant devant tout le monde. Parce que si on fait ça, qu'est-ce que ça amène Le chéri dit que ça amène à la, au désordre, au chaos. Tout le monde va être... Hein, Personne ne va plus avoir aucun respect pour le dirigeant et pour l'autorité. Et même si le dirigeant leur ordonne quelque chose de bien, ils ne vont plus vouloir l'écouter, ils ne vont plus vouloir l'obéir, à cause du fait qu'ils l'ont sali dans sa réputation. Et donc le chef, il dit, euh, ça amène également à rentrer dans des sujets qui font plus de mal que de bien. Et donc la voie à suivre, lors, euh, des salaf, les salafs, la voie qu'ils utilisaient, pour euh, bien, lui donner le conseil et pour euh, de, de faire le, le conseil aux dirigeants c'est quoi C'est qu'ils allaient entre eux et le dirigeant, ils allaient le voir personnellement, c'était entre eux et entre la personne et le dirigeant directement, et ils lui parlaient, ils lui donnaient le bon conseil. D'accord Et ça c'est bien entendu pour les gens qui sont proches du dirigeant, et pour les gens qui ont accès au dirigeant pas n'importe qui dans la rue qui arrive et qui commence à dire, oh, moi, je vais, je vais aller et puis je vais lui parler. S'il est capable d'accéder au dirigeant puis de lui donner le conseil entre lui et le dirigeant, oui, ça c'est correct. Mais s'il n'est pas capable, il peut, comme le chef il dit, il va voir ceux qui ont accès au dirigeant, comme les ulama qui le contactent, qui contactent ces dirigeants-là et qui lui conseillent, ils vont voir ces gens-là et ils lui donnent, ils leur donnent à ces ulama. Les, le, les notes et les conseils qu'ils veulent et ils, les ulama vont transmettre ce conseil-là aux, aux, aux dirigeants ou bien par voie, par écrit, de leur écrire des lettres des choses comme ça ou bien également en, euh, comme le chéri dit soit par contactant les ulama pour qu'ils qu les amènent et leur donnent des exemples de bien, etc. Et le Cher, il dit que pour dénoncer un mal, hein, pour faire, une, une, pour rejeter un mal que euh, qu un dirigeant fait, on peut le dénoncer ce mal sans mentionner la personne. Par exemple, si je sais que quelqu'un a fait un péché et que je veux dénoncer ce péché-là, c'est pas nécessaire pour moi de mentionner le nom de la personne. N'importe qui aujourd'hui, n'importe qui par la mosquée. L'imam, il se tient sur le même bar, le jour de vendredi. Et puis, il dit, en mentionnant le nom d'une personne, Oh, j'ai vu telle personne qui faisait tel péché à telle place, à tel endroit. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous pensez que après, les gens vont respecter cette personne? Ils vont lui parler? Non. Est-ce que ça va amener du bien? Est-ce que vous pensez que cette personne-là, ça va lui amener du bien nécessairement? Peut-être, peut-être que ça va l'éloigner plus. Donc, en réalité, imaginez si c'est le dirigeant. C'est encore plus, c'est encore plus grave. C'est plus grave encore parce que c'est lui qui est responsable pour les autres. C'est lui qui est responsable pour la population. Donc, de faire ça, hein, c'est pas, c'est pas, ça fait pas partie de l'islam. Même il y a un hadith qui dit ça. Hein. Entre lui lui celui qui a un un conseil pour le dirigeant, qu'il le prenne par la main et qu'il, À lui parler et qu'il lui donne le conseil entre lui et le dirigeant tout seul. Et le Cheikh il dit aussi, euh, donc, euh, ça c'est pas seulement pour les dirigeants, quand tu fais l'incar, quand tu dénonces un mal, c'est pas nécessairement que tu le fais juste pour un dirigeant, mais tu le fais aussi pour tout le monde en général, tous les musulmans, d'accord Mais bien entendu, il y a certains cas où, il y a certains cas où euh, dans certains cas, c'est permis de dire ouvertement pour certaines catégories, par exemple, parce qu'ils influencent beaucoup de monde à, à, à tomber dans le mal, et peut-être certaines personnes ne savent pas leurs erreurs, c'est permis dans certains cas de le faire. Mais, oui, ouais, même, même parfois c'est obligatoire, comme le frère dit, mais, mais les dirigeants, non. D'accord إلى شيخ ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لاسامه بن زيد رضي الله عنه أنا تنكر على عثمان قال أنكر عليه عند الناس ولكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب الشر على الناس فست من أثر au sujet de la fitna à l'époque de Othman. Lorsque des, des gens parmi les Khawarich, parmi les ignorants, ont commencé à inventer des mensonges contre Osman et à les répandre à gauche et à droite, et à soulever les gens contre lui, et bien qu'est-ce qui est arrivé Les gens se sont réunis et puis ils ont essayé d'aller pour l'assassiner. Et c'est ça qui est arrivé à la fin, il s'est fait tuer par ces gens-là, par ces Khawarich. il s'est fait tuer par eux. Donc, le, le, le, cet, cet événement-là, ça a été l'ouverture de la porte de la fitna pour la Ummah, parce que toutes les fitna qui se sont produites par la suite entre les Sahaba ont commencé à partir de la mort de Osman, à cause de son assassinat. Hein? La, le combat entre les musulmans qui est arrivé par la suite, c'était à cause de euh, qu'on essayait de manger la mort de Osman et il y avait des désaccords sur certaines autres questions, et donc ça, ça a ouvert une porte à plein de problèmes dans la Ummah, d'accord Donc c'est pour dire que, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'il y a quelqu'un qui est allé voir Oussama ibn Zayyid, et puis qu'il lui a dit, pourquoi tu vas pas voir Oussama pour lui donner le Masiha, pour lui donner un conseil Alors euh, Oussama, il a répondu, quoi je, Tu veux que je que je lui donne le conseil et que je... Que je dénonce qu'est-ce qu'il fait devant tout le monde Non, il dit, quand je vais lui donner le conseil, quand je vais dénoncer quelque chose qu'il fait de mal, je le fais entre lui et moi, tout seul. Il dit, est-ce que tu veux que j'ouvre une porte du mal pour les gens Que j'ouvre que pour les gens une porte vers le mal Et même dans, dans une autre narration de cette histoire aussi que j'ai lue, ça c'est rapporté par musulmans en passant, les musulmans. Il y en a une autre qui mentionnait qui disait, c'est-à-dire quand il fait le conseil, le conseil entre, entre lui et Osman, il ne va pas aller le dire devant les gens parce que des fois, ça, ça ouvre une porte pour rien, c'est-à-dire une porte pour montrer ah moi je suis courageux, je suis fort, j'ai pas peur, je m'en vais voir euh, le dirigeant et je lui dis directement j'ai pas peur de, de lui, etc. Et ça c'est donc on dirait que c'est quelqu'un qui veut montrer سموت لذلك لقد قلت لها في حقيقة لن تبغى الله سبحانه وتعالى أبقى لشيخ الزي ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتاب والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنه عنهم وقتل عثمان وآليه رب يالله انهم باسباب ذلك وقتل جم من كثير من الصحابه ont ouvert de mal à l'époque de Othman et qu'ils ont dénoncé ils ont parlé critiqué ouvertement Othman Alors ouvertement, eh ben, la fitna est arrivée et les combats et la, le désordre est arrivé. Et aujourd'hui, on est encore en train de vivre les effets néfastes de cette fitna à cette époque-là. Et, et c'est ça qui a été à la cause ou à la base de la fitna qui est arrivée entre Ali et Mu'awiyah, Et Osman a été tué et Ali, anhu, il a été tué à cause de ça également, beaucoup parmi les Sahab ont été tués, et d'autres également à cause de ça, à cause du fait de dénoncer les péchés et les fautes des dirigeants ouvertement, et jusqu'au point où les gens ont commencé à détester, et ils ont fait détester aux gens, leurs dirigeants, jusqu'à ce qu'ils arrivent à le tuer, et on demande à Allah de nous épargner. Donc On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera l'explication de ce sujet-là, Inch'Allah, la semaine prochaine, mercredi, Inch'Allah. Euh, c'est dommage qu'on a passé… Bah, ah, c'est pas dommage, c'était bon quand même, mais c'est juste que j'aurais voulu passer plus de temps à expliquer le sujet, mais comme vous allez voir, au fur et à mesure, il y a beaucoup de questions qui sont très, très, euh, comme on dit, Inch'Allah, Sont très euh, importantes et tout ça, ça va être clarifié, Inch'Allah. Puis on va voir qu'est-ce que nos ulama ont dit à ces, au sujet de ces affaires-là. Et non pas les soi-disant euh, moufakirines, yani les penseurs, les révolutionnaires, mais les ulama de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont dit à ces sujets-là, Inch'Allah. Subhanakallah, muhammadiq, ashadullah, ilaha illa anta, astaghfirukha wa tubullahi.